Enpresatxipi bat bai bena dutianak, hoyen artian, da, eskus be berezi harunaak duttzeanak, hoen artian espartina enpresa bakota da, eskuz egiten dutxiana be espartinakak oro, leheneko mudan, Timote Kangran jabeberik stilismo ikasketak egin eta, espartina mudiaaz bettidan ik, egineeta, ik da. Bon euh, euh, je suis genre moi, la cinquième génération dans la, dans la sandale aussi mon arrière-grand-père avait une tisserie à Bidece euh mon grand-père avait une usine de espadrilles qui avait brûlé à Montpellier. Je suis un peu dedans à Tunis et Et J'ai créé une marque d'espadrilles, Guyac. Berbidia jarraikitzendien filosofi berezibatekin abiatu da ebai, ideia berrihani txekilan, horien artian, espartiñaen kautsukez eginik den astala, hobetun ahidu, naturalago izan dadin. Voye la diferenza de kautsukez entre osedue? Y ane ki beaucoup plus blanc, plus lete, plus opaque. Alors, en fait, euh, Bien kautsukez eginik den astala, batak de coloran bat badu, bestia kaldiz ez, espartiña, oek, donc, Colorant. Chimico colorante bat bat dieu, chalbugouiak Espartina, Kodukto natural bat da, Lantaiekin eginigdana Gukhoi begiatunahi dugu Berazki, colorante chimico hau elki dugu, eta citronela gehitu dugu Gounek, iserdi apurtzendu, eta Espartina chano bat bat duzieu Il n'y a pas d'intitranspiration, mais il n'y a pas d'intitranspiration. Résistance, c'est une résistance. Une fois qu'on a mis ça au point, on a on a demandé à la Fédération Française de la Chaussure de faire un test sur notre vulcanisation, donc ils sont venus, ils ont pris des échantillons de semelles, ils ont fait des tests, ils nous ont envoyé les résultats, ils nous ont comparé avec tous les concurrents français, espagnol, italien. Mais on est au-dessus de tout le monde, euh, tant au niveau composition, qu'au niveau abrasion, résistance et longévité de la semelle. Horrez gain, espartiña en astala ebay indiako jut lantaia beno huyanago den lantaia batekin ordezka zu nahi diye, ondo ko chedetan prefoshta, hartakos ebay, donkixos emprecha bisien ondarearen labela kaushitu du.